de Duru's, de, yani de, de Fataw al-Muhimma in al-Ummah on continue met, encore une fois, le, la du de la refutation Manhaj khawarij Et, euh, yani, on va lire quelques des pour voir qu ce qu'ils ont dit à propos de la Jama'a Ikhwan al-Muslims ce point-là qu'on parlait Voilà, il faut voir qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama à ce sujet-là, puis après on va lire quelques exemples aussi des ressemblances qui existent entre cette jama'a et, et les juifs et les chrétiens. Hein, puis on va voir aussi quelques points au sujet des ibadiyah, hein, des qawarij, du groupe des qawarij qu'on appelle l'ibadiyah et on va voir qu'ils ont des ressemblances avec plusieurs d'entre les jama'at actuels et ça, ça va être le dernier cours de, donc de la série qu'on a fait sur ce sujet-là la semaine prochaine, incha'Allah on va commencer un nouveau livre je pense que ça va être Al-Husul-Sitta ok, incha'Allah donc euh, on commence donc avec la, la, la. on va lire la parole de الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسجده ذا جماعه الاخوان الزيء سماحه الشيخ حركه الاخوان المسلمين دخلت المملكه منذ فتره واصبح لها نشاط واضح بين طلبه العلم ما رايكم في هذه الحركه وما مدى توافقها مع منهج السنه والجماعه جواب حركه الاخوان المسلمين ينتقدها خواص اهل العلم لانه ليس عندهم نشاط في الدعوه الى توحيد الله وانكار الشرك وانكار البدع ولهم اساليب خاصه ينقصها عدم النشاط في الدعوه الى الله ودعم التوجيه الى العقيده الصحيحه التي عليها اهل السنه والجماعه فينبغي للاخوان المسلمين ان تكون عندهم عنايه بالدعوه السلفيه الدعوه الى توحيد الله وانكار عباده القبور والتعلق بالاموات والاستراسه باهل القبور كالحسن والحسين والبدوي وما اشبه ذلك يجب أن يكون عندهم علاية بهذا الأصل الاصيل بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ودعا إلى التوحيد وإلى معنى لا إله إلا الله فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالاموات والاستغاثه بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الاكبر وكذا ينتقدون عليهم عدم العنايه بالسنه وتتبع السنه والعنايه بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الامه في احكامهم الشرعيه وهناك وهناك اشياء كثيره اسمع الكثير من الاخوان je neemt het niet voor haar, of je neemt het niet voor haar, of je neemt het niet voor haar. Het is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een disons, elle est active parmi les, soi-disant, étudiants de elle. Il demande, la personne demande au chef son opinion au sujet de ce mouvement. Et c'est quoi, disons, jusqu'à quel point peut-on dire qu'elle est en accord avec le manhaj de la sunnah et de la Jamaa. Donc, le chef Abdelaziz ville de Mubaz, il répond en disant que le, le mouvement des, des, de, des frères musulmans, euh, les croyants musulmans, Euh, ils disent que, ils disent que certains parmi les ulama les critiquent en disant qu'ils ne pas ou ne s'intéressent pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt pour le tawhid, le d'Allah, et de dénoncer le shirk, et de dénoncer les bédards. Ils ont leur propre façon à eux, soi-disant dans le da Et qu'est-ce qui leur manque, ou qu'est-ce qui, qui fait partie les, des points que qu'on les critique, qu'est-ce qui leur manque C'est le fait qu'ils euh, ne s'intéressent pas à, à vraiment appeler les gens à Allah et de diriger ou d'orienter les gens vers la bonne aqidah hein, sur laquelle se tiennent les gens de la Sunna et de la jama'a, ahm sunnah et la, la jama'a. Donc il dit, comme pour conseiller, pour donner un conseil aux <coughs> ikhwan al dit. Il faut que les Irkans musulmans s'attardent ou donnent un intérêt ou une importance à la da'wah salafiyya. et à appeler au tauchiste Allah SWT et de dénoncer et de rejeter l'adoration des tombes et le fait de s'accrocher aux morts et de leur demander le secours, comme ceux qui demandent l'aide des gens qui sont dans les tombes comme par exemple ceux qui invoquent Al-Hassan et Al-Hussein ou Al-Badawi. Hein? et d'autres parmi ces choses-là, par exemple. Il dit qu'il faut également qu'il y ait un intérêt pour le fondement qui est la base de tous les fondements. Walaikum As-Salaam wa C'est-à-dire la signification de la ilaha illallah. Hein, c'est-à-dire d'expliquer le fondement de l'islam. La ilaha illallah. Parce que c'est à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé en premier lorsqu'il était à Makkah et c'est-à-dire qu'il a appelé les gens au tawhid et à la signification de la ilaha illallah. Donc il y a beaucoup parmi les ulama, plusieurs parmi les ulama qui critiquent les, les frères musulmans à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils ne euh, qu travaillent pas beaucoup pour faire du dawa au tawhid et pour appeler à la sincérité envers Allah et pour dénoncer ce que les ignorants ont inventé. Hein, du fait qu'ils s'accrochent aux morts et ils leur demandent le secours et ils font des vœux pour eux hein, et ils égorgent des animaux en sacrifice pour eux, et tout ça, ça fait partie du shirk akbar, c'est-à-dire un shirk majeur qui fait quitter à quelqu'un les limites de la, de la religion musulmane. Donc, on les critique également pour un autre point, c'est du fait qu'ils ne s'intéressent pas ou ils ne donnent pas d'importance à la sunna et à suivre la sunnah, et à, euh, ils s'intéressent peu euh, aux hadiths, hein, et à suivre ce que suivaient les salafs de cette oumma par, parmi les règles de la Sharia, et il y a beaucoup d'autres choses également au sujet desquelles ils sont critiqués, et on demande à Allah de subhanahu les, ta'ala de les guider vers le succès. Après il dit euh, il y a une autre question, Donc une autre question qui a été posée à ce sujet-là, puis la réponse c'est la même chose en fait. Donc on peut on peut juste, euh, disons passer cette question parce que c'est la même exactement la même réponse, mais elle, juste résumée en plus court. Euh, il y a une citation aussi qui est mentionnée dans le livre au sujet de دي أخوان المسلمين أخوان المسلمين محمد الدين الله وبركاته <تصفيق> الشيخ محمد الدين المسلمون ينتلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول أقصد حسن البنا على إطلاقها ولذلك لا تجد فيه فيهم التناسح المستقى من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله ومنها سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وهذه السورة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا ثم أرادوا أن يتفرقوا قرأ أحدهم هذه السورة لأهميتها وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر والحق كما تعلم ضد الباطل والباطل أصولي وفروعي وكل ما خالف الصواب فهو باطل هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو سبعين سنة عمليا بعيدين فكريا عن فهم الإسلام فهما صحيحا وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عمليا لأن فاقد الشيء لا يعطيه Euh, et d'après ce qu'on peut com comprendre dans cette citation-là du Cheikh Al Azani, c'est qu'il parle de la règle hein, que les lesإخوان suivent et c'est اتفقنا عليه بعضنا في فيه. Ça c'est la règle qu'ils suivent euh, et qui dit on travaille ensemble, on coopère ensemble dans Dans ce, dans ce sur quoi on est en accord entre nous, et on, euh, on s'excuse mutuellement si on est en désaccord sur quelque chose. Et ça bien entendu, euh, comme ça a été expliqué déjà je pense dans d'autres doses, c'est une règle qui est en, en opposition avec les fondements de l'Islam. Il y a une partie qui est vraie et une partie qui n'est pas vraie dedans. Oui, puis on s'excuse mutuellement, hein, on s'excuse les uns les autres, dans ce sur quoi on est en <coughs> même <Alhamdoulilah. coughs> Donc, la première partie de cette citation, euh, elle est vraie hein, dans le sens, parce que Allah Taala dit « wa ta'amannu ala al-dirbi wa taqwa » coopérer, ou entraînez-vous, dans le bien, et dans la piété. Voilà, Et la suite de ce verset, c'est, et ne vous aidez pas, ou ne vous entraidez pas dans le péché et dans la transgression. D'accord? Donc, la première partie du verset, on peut dire, euh, la première partie de cette règle, soi-disant, elle peut être, euh, on peut dire qu'il y a du vrai dedans. Sauf que, parfois, ils l'appliquent, même dans le sens, dans, disons, qui, dans un sens parfois qui est contraire à l'islam, c'est qu'ils dans eux-mêmes, euh, dans ce qui est pas bien, hein, dans ce qui est pas bien. Et, euh, donc, ils, ils contredisent le verset. Voilà, ala wal udwan, et eux, ils cèdent dans l'ismi wal udwan. Ça, c'est un premier problème qu'ils ont. Deuxième, la deuxième partie de, ce, de cette phrase-là, quand ils disent, oui. on s'excuse mutuellement dans ce sur quoi on est en désaccord, ça c'est pas, ça, pas vrai par exemple. Et puis il faut spécifier dans sur quoi on est en désaccord, c'est, quel genre de désaccord qui est excusable. Si c'est un, un, un désaccord, Sur une question dans laquelle il y a eu une différence d'opinion basée sur une ijtihad entre les ulama, hein, et qu'il y a plusieurs euh, possibilités, c'est-à-dire qu'on a, a eu le choix dans, certaines, dans certains exemples de la Sulma, dans les différences entre les formes de Hadan, ou dans les différences. Par exemple, dans les doigts qu'on peut faire dans les différentes positions de la prière, que ce soit dans le recours, ou bien dans euh, le sujoud, ou dans, dans le qiyam, ouais, différentes positions, il y a différents doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans la prière. Et donc, on a le choix entre ces différents doigts. Euh, il y en a des choses de ce genre, si c'est des cas de différence entre des choix qu'on a, que le Prophète nous a donnés, et qu'il n'a pas préféré une par-dessus l'autre, ça, on s'excuse dans ces différences-là. Et si c'est une question d'ijtihad sur lesquels les ulémas ont, ont divergé, sur lesquels il n'y a pas de Dalil de la Sharia, encore là, ce n'est pas euh, considéré comme des divergences. Mais si c'est des questions qui ont rapport avec des divergences, qui sont dans les fondements de la religion, comme les principes, les fondements de l'aqidah, hein, les fondements de, de, de, de, de dans l'achkam, ou des choses de ce genre, et que c'est entre al-haqq et al-batl, et là, dans ce cas-là, il n'y a pas possibilité de s'excuser entre nous. Et donc, on n'accepte pas cette règle dans des cas pareils. Comme par exemple, les divergences entre les sectes, entre les sectes au sujet des non et des attributs d'Allah au sujet du tawhid ou au sujet du qadar ou au sujet euh yani d'autres aspects comme l'iman ou des trucs de ce genre tout ça c'est des choses qui sont des fondements de la religion que les sectes ont divisé à leur sujet aussi la position envers les sahaba donc tout ça c'est des principes fondamentaux qu'on n'a pas le droit de diverger à leur sujet et on trouve que ces gens-là parfois ils, ils utilisent cette règle-là à l'extrême pour même excuser des gens qui ont divergé dans ces fondements-là, et ça c'est des divergences qui sont dans les fondements et donc c'est blâmable, et Allah SWT nous a interdit de nous diviser dans ces choses-là, et euh, donc il s'allient avec des gens qui ont contredit les principes et les fondements de la comme par exemple avec les rafidah shi'a hein oui. C'est ça. Avec les Sofias, par exemple, qui croient en Wahdah Telouchou, ou bien les Tihad, ou bien qui font des formes de bédah, des choses de ce genre. Ou aussi avec les Poburiens, qui adorent les Poburiens, des trucs de ce genre, comme les Sofias. Euh, également avec les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa taala parmi les Mu'tazila ou bien parmi les ash'airah les maturidia et parmi les euh, gens qui par exemple ont des problèmes avec l'Islam comme les khawarij les murdjah. Al kum salam wa rahmatullahi wa barakatuh et euh, il yani, beaucoup d'autres questions de ce genre. Comme on a, on a bien expliqué ça, puis euh, comme je te dis, en réalité, la euh qui est attribuée à Aboul Hassan al-Ash'ari aujourd'hui, et eh bien en réalité ce n'est pas vraiment vraiment euh de euh Hassan al euh parce que. Il a fait tawbah à la fin de sa vie, et il est revenu à la aqidah dahl Sunna wa al-Jamaa'a. Ah. Toutefois, les gens aujourd'hui, ils suivent une aqidah qui est la de d'Muhammad ibn Kullab. Et c'est, en réalité, cette, cette aqidah qu'ils suivent qui est contraire à la aqidah d'Ahl-Sunnah wa Jama'a. Ah. C'est-à-dire qu'ils, ibn Kulab. Et c'est une aqidah qui consiste à nier les attributs d'Allah, excepté sept d'entre elles. Ou parfois ils disent 13, ou parfois ils disent vingt et un, ou parfois ils disent 50, ou autre. Il y a les sept attributs qui sont mentionnés dans d'abord. Un c'est les sept qui sont euh, affirmés par ces gens-là. Les autres c'est des des principes des concepts rationnels qu'ils ont inventés. Ok, donc ça c'est un petit un petit résumé là-dessus. Donc Cheikh Al-Albani nous dit qu'il se base sur cette akida. Ou cette euh, qaïda, cette règle que Hassan al-Banna a établie. Hein, et c'est leur premier, leur fondateur. Et c'est pour ça que tu trouves que, yani, tu trouves pas parmi eux le, le principe de de se donner le conseil entre nous, de se critiquer entre nous, de se corriger entre nous, de se donner le bon conseil entre nous. Et ça, c'est contraire, bien entendu, aux principes qui sont exprimés par le Quran et la sunna Hein Comme par exemple dans Surah al-Asr, quand Allah nous dit par le temps certes l'homme est en perte, sauf, sauf, sauf, sauf ceux qui ont cru à Allah et qui ont fait des bonnes œuvres et qui s'encouragent mutuellement dans, dans la vérité et qui s'encouragent mutuellement dans la patience. Donc de s'encourager mutuellement dans la vérité, ben, ça implique que lorsque l'un d'entre nous se trompe ou se fait une erreur ou se pose à la vérité, qu'on lui dise qu'il s'est trompé. Et qu'on corrige l'erreur, et qu'on se donne le conseil entre nous. Non. Tandis que, ces gens-là, non. Il faut s'aider, peu importe, et il faut pas se critiquer, peu importe, etc. Des trucs de ce genre. Non, c'est ça ce que le, ce que le chef dit, même que les sahaba, Euh, Lorsqu'ils se rencontraient, ils se récitaient ce verset-là quand il, avant de se quitter. C'est pour te dire à quel point ils il il donnaient une grande importance à ce, à ce principe-là. Et il dit que la vérité, c'est ce qui s'oppose au mensonge et à la fausseté. Et la fausseté, elle peut être dans les fondements, elle peut être dans les choses qui découlent des fondements de l'islam. Et toute personne, donc, qui s'oppose à, à qu ce qui est correct, alors, il est dans l'erreur. Et donc, c'est c'est obligatoire de se donner le nasiha et de se corriger lorsqu'on se trompe, et il dit que à cause de, de cette règle qu'ils suivent, c'est à cause de ça que les Ikhwan sont toujours restés depuis 70 ans, euh, toujours euh, dans, disons, euh, loin de, de la compréhension correcte de l'islam, et loin de l'application de l'islam. Parce que celui qui ne possède pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Il y a une autre citation du Cheikh euh, Saleh ibn Muhammad al-Luhaydan qui est euh, Raïs al-Qa'ba al-A'la. C'est le directeur ou le chef de, du, du. Comment dire, al-Qa'ba al-A'la. Le, le juge, le juge, le juge, la juge la course, de la Cour suprême. Il est chef de la Cour suprême en Arabie Saoudite. Al-Luhaydan, oui. Salih ibn Muhammad al-Nuhaydan, il a mentionné dans une citation qu'il a fait au sujet des Ikhwan et de Jamma Tablir, il a dit, «Laisu min ahli al-mana'ij al-sahihah». «Laisu min ahli al-mana'ij al-sahihah». ces deux groupes-là, Al-Ikhwan et Tablir ne sont pas parmi les gens qui suivent la, la, la voie qui est correcte. Après, il y a une citation du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Uh -huh. Et puis, euh, on va lire celle-là, puis on va lire celle de Cheikh Saleh al-Sheikh, Saleh, Ibn Abdul Aziz al-Sheikh, et après, on va passer à un autre, un autre livre pour expliquer certains points encore. Puis après, on va lire euh, la, qu'est-ce qui se rapporte au Ibadiyya. الشيخ عبد المحسن العباد هناك جماعة أو جماعات مثل الجم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها هل هذه الجماعات من أهل السنة والجماعة وما هي نصيحتكم حول, حول هذا الموضوع الجواب الجماعات من المعلوم أن الذي يكون سليما منها هو ما كان على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب وأصحابه حيث قال لما سئل عن الفرقة الناجية من الثلاثة والسبعين فرقة قال من كان على ما انا عليه اليوم وأصحابه هذه الفرق المختلفة الجديدة أولا هي محدثة ميلادها في القرن الرابع عشر dus we hebben de vraag gesteld aan de over van donc on a posé la question au chef, au sujet des groupes comme le groupe al muslimin et d'autres parmi les jama'at qui exist est-ce qu'elles font partie de sunnah wal jama'ah et c'est quoi le conseil au sujet de antwoordt: ce, euh, cette question le il de il que jama'at Qu'est-ce qui est correct, ou qu'est-ce qui est bon dans ces amas-là, c'est qu'est-ce qui est en accord avec ce que suivait le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Le reste, c'est, c'est, c'est bon, bon pour la poubelle. Donc, le Cheikh, il dit, lorsque le Prophète sallallahu on lui a demandé au sujet du groupe Sauvé, et des 73 sectes, il a dit, la seule secte qui sera sauvée, c'est celle qui suivait ce que moi-même je suivais aujourd'hui, Et ainsi, ce que suivaient mes compagnons. Donc, tout ce qui est en dehors de ce que suivait le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam et ses compagnons, c'est bon pour la poubelle. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Hein? Donc, le chef, il dit ensuite, tous ces groupes, ces nouveaux groupes qui existent, premièrement, elles sont innovées, elles sont inventées. Leur naissance est, c'est-à-dire, elles sont nées dans le 14 siècle, si j'ai Avant le 14 e siècle, elles n'existaient pas, elles étaient dans le monde des morts, elles n'existaient pas, elles n'étaient pas encore avant le 14 e siècle. Donc ça prouve déjà qu'elles sont innovées, qu'elles sont inventées, qu'elles ne font pas partie de l'Islam. أما le « القوي al-qawi المستقيم le « sirat al الكريم صلى الله عليه وسلم فمن بهذا الحق en de Salima die het verhaal de mensen die het verhaal hebben, zijn de het En de de Elle, elle a comme base, c'est-à-dire, elle, elle, elle son origine, elle vient depuis la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ok Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est arrivé dans le siècle par la suite, c'est quelque chose qui existait depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Son origine, elle retourne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le droit chemin Et le chéri, donc celui qui se base sur ça, sur cette vérité et sur cette guidance, alors il, il est sauvé. Celui qui a été sauvé. Mais celui qui se détourne, celui qui a dévié. Et tous ces groupes et ces sectes, aujourd'hui, tout le monde peut savoir qu'elles ont du bien et, du, et elles ont des erreurs. Elles ont toutes quelque chose de vrai quand même, parce que c'est impossible qu'elles soient toutes 100% fausses, sinon bon, elles ne seraient, seraient pas considérées même comme étant musulmanes. Hein. Mais elles ont disons, des choses qui sont vraies, mais elles ont des erreurs. Et leurs erreurs sont grandes et graves. Alors il faut s'en éloigner. Et allez, souvent on entend cette axe. Cette, euh, Parole là de la part des gens qui veulent dé défendre les Jamaat, ils disent tout le monde a des erreurs, donc pourquoi vous nous vous, pourquoi vous nous parlez de cette façon là ou pourquoi vous nous dites hein, vous nous critiquez d'une façon pour nous disqualifier complètement. Hein pourquoi vous ne mentionnez pas le bien qu'on fait ainsi que le mal qu'on fait. Et ça c'est ce qu'ils appellent euh, leur principe de al-muazanat. C'est-à-dire qu'il faut peser le pour et le contre, le bon et le mauvais, puis il faut mentionner aux gens les deux, le bien et le mal. Et bien entendu, ça c'est un, un principe qui est complètement faux, complètement opposé au Quran et à la Sunnah, parce que le but c'est d'avertir les gens contre les erreurs et les garments de ces groupes-là pour qu'ils en soient épargnés et sauvés. Si on commence à mentionner leur bon côté, les gens vont être trompés. Par ça, ils vont commencer à croire qu'on peut les suivre, et ça c'est le danger, mais, oui, juste une minute, euh, donc non seulement ça, tout le monde comme ils disent, oui c'est vrai, tout le monde a des erreurs, mais il faut faire la distinction entre les catégories d'erreurs que quelqu'un peut faire. Si c'est des erreurs dans les principes fondamentaux et dans les bases de l'islam, Et que lorsqu'on a fait un nasiha et lorsqu'on a corrigé la personne, la personne au lieu de revenir à la vérité, elle a persisté dans l'égarement et dans la fausseté, et ben, dans un cas pareil, et il faut les, euh, disons avertir les gens contre ce, ces, ces gens-là, ou cette personne, ou ces individus, ou ce groupe, et, et donc on ne mentionne pas leur bon côté, mais uniquement leur mauvais côté. D'accord, puis ça on va peut-être en parler, on en a parlé déjà dans d'autres de mais peut-être on aura le temps à la fin de rappeler un petit point à ce sujet-là. Le Cheikh dit, « al hum sunati al-manhaj dus, dat is ala de anillah wa an rasulillahi alayhi salatu wassalam. Wa leysat ta'wilu ala umurin ja'at an begrepen wa fulan ala turuq wa manahij al hijri de nous van de monde pas compris. Quand on dit qu on suit le On veut dire que ce, l'islam c'est quoi Suivre l'islam, le vrai islam c'est quoi C'est de suivre ce que le prophète a suivi ainsi que ses compagnons. Tout ce qui est en dehors de ça, tu le prends, tu le mets dans la poubelle. Ça ne vaut rien, c'est pas ça l'islam. Si c'est arrivé quatorze siècles après la mort du prophète, ça ne fait pas partie de l'islam. Pendant quatorze siècles on s'en est passé, donc on peut s'en passer encore aujourd'hui. Si les salafs n'en avaient pas besoin, nous on n'en a pas besoin non plus. Parce que ça c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle était complète à la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé, la religion elle était déjà complétée lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Donc il n'y a rien qui doit être ajouté à cette religion-là jusqu'à la famille temps pour la compléter, elle est déjà complète. Donc, tous ces groupes-là, et ces jama'at, c'est soit qu'elles ont du bien et du, et du mal dedans. Elles sont, il n'y en a aucune qui est 100% correcte. Le seul qui est 100% correct, c'est quoi C'est de suivre le kitab au sunnah et de suivre l'exemple des salafsaleh. Donc, nous, c'est ce qu'on dit aux musulmans. C'est ça ce que les ulama ont toujours dit. On voulait être dans ce groupe qui va être sauvé Peu importe dans quel diamant vous faites partie, retournez à la voie des salaf. Et si vous voyez des erreurs dans les groupes où vous êtes, il faut les dénoncer, et il faut s'en écarter. Hein? Parce que la, la base, c'est de retourner au Coran et à la Sunnah et à la voie des salaf. Et non pas de retourner, comme le chef il dit, à des idées qui ont été inventées ou des voies ou des méthodologies qui ont été ramenées par des gens qui sont nés au XIVe siècle. ها سب سبصل فإن تلك الجماعات أو الجماعة التي أشير إليها إنما وجدت وولدت في القرن الرابع عشر على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة المعروفة التي هي الالتزام بما كانوا عليه مما أحدثه من أحدث تلك المناهج وأوجدت تلك المناهج. وان ليس على الادله من الكتاب والسنه وانما هو على اراء على وافكار ومناهج جديده محدثه يبنون عليها سيرهم ومناهجهم ومن اوضح ما في ذلك ان الولاء والبراء عندهم انما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم الشيخ الزي Toutes ces gamaras, comme on a dit tout à l'heure, elles sont nées au XIVe siècle et elles suivent hein, des voies et des choses qui ont été créées par ceux qui les ont fondées, comme on a dit tout à l'heure. Ces principes-là, ce n'est pas des principes qui retournent au Quran et à la voie des salas mais Là, c'est des opinions, des idées, des façons de penser hein, de certains individus qui sont nouvelles. Et ils ont décidé d'établir ces principes-là comme étant des règles à suivre pour tout le monde. Et parmi les plus, les principes ou les choses qui nous montrent le plus clairement, euh, disons, l'erreur de ces gens-là ou de ces groupes-là, c'est qu'ils font, ils les établissent leur wala et leur bara sur leur groupe et sur les fondateurs de ces groupes. C'est-à-dire, ils vont t'aimer ou te détester en se basant sur le groupe et l'affiliation au groupe. Si tu es d'accord avec leur chef et avec leurs idées et avec leurs principes, ils vont t'aimer. Même si qu'est-ce qui même si ça implique par exemple accepter des choses contraires au Coran et à la Sunna. Et si tu es contre quelque chose de qu -ce que qu'est-ce que leur fondateur a établi comme principe parce que c'est contraire au Coran et à la Sunna, et que tu dénonces ces principes-là et que tu es contre ces, ces idées-là, ils vont te détester parce que tu es contre leur groupe. Pas parce que tu es contre le Qur'an et la Sunna, mais parce que tu es contre le groupe. Et donc, ça c'est qu ce qu'on appelle Al-Shizbiya. Et j'ai eu même des expériences vivantes de ce principe-là, comment eux, ils l'appliquent. Ils appliquent Al-Wala Al-Bara sur leurs principes et sur leurs groupes qu'ils ont innové et non pas sur les principes de l'islam. Je te donne un exemple. Quand ils appellent dans leurs forums ou dans leurs, dans leurs activités, ils prétendent qu'ils sont pour la liberté d'expression et pour l'ouverture. Donc, ils vont laisser venir parler n'importe qui. N'importe quelle opinion est bienvenue. Ils laissent tout le monde venir s'exprimer et dire ce qu'ils pensent, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Ils vont inviter des gens pour faire des conférences, faire des discours, qui n'ont aucune science de l'Islam et aucune, aucune connaissance de la charia. mais du, mo du moment qu'ils savent bien parler, ils sont les bienvenus. Maintenant, tant que, ça, tant que cette personne qui vient parler ne les critique pas, et tant que cette personne qui vient parler ne dit rien pour contredire leurs fondements et leurs principes, Maintenant, si une personne qui, qui vient et qui a du'île et qui explique quelque chose qui est en accord avec le Coran et la Sunnah et qui veut clarifier la religion d'Allah aux gens, peu importe le niveau qu'il a de science ou la position qu'il a, même ils oublient la liberté d'opinion qu'ils prê qu prêchent, eux-mêmes, ils ont établi soi-disant qu'ils sont pour la liberté d'opinion et la liberté d'expression, tout d'un coup ils le mettent de côté, ils n'y croient plus, et ils bloquent la personne, ou ils l'arrêtent, ils l'empêchent de venir présenter la parole d'Allah et la parole du Prophète Pourquoi Parce qu'on les critique, et parce qu'on montre l'erreur qu'ils font, ou les choses qu'ils font qui sont contraires au Qur'an et à la Sunnah, et contraires à la voix des salafs. Donc, ça c'est un exemple comment ils appliquent une wala et une bara pour leur groupe. C'est ce qu'on appelle al-hizbiya. Que tu, te, tu, tu défends ton groupe, et en même temps al-hizbiya dans le sens que, bien, tous ceux qui sont avec toi tu les aimes, et tous ceux qui sont contre toi tu les détestes, peu importe que ce soit contre, en accord ou en désaccord avec le Quran et la Sunnah et ça c'est très dangereux parce que ça fait la division entre les musulmans. Les chefs des femmes salam viennent les من دخل معهم فهو منهم يوالونه ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه كان معهم ولو كان من الناس ولو كان من يكون ويكون صاحبهم، ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون ما هب وما هب ودب حتى الرافضي، الذي هو يبغض الصحابة ويكره الصحابة ولا يأخذ الحق الذي جاء عن الصحابة إذا دخل معهم في جماعتهم فهو صاحبهم.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 Ils vont le supporter et le défendre, même si c'est la pire des personnes. Même si c'est la plus mauvaise des personnes. Et celui qui est contre eux, ils vont être, ils vont le détecter, même si c'est la meilleure personne. Donc, une fois, je lisais un livre, et il donnait l'exemple d'un des chouyours, euh, al Hamd, je pense qu'on en sait, Hamd, un des chouyours euh, égyptiens qui enseignait à Amezin, euh, de moest ik niet vergeten, toen ik was student aan de universiteit. En nu is de chef, hij is overleden, Hij was een van de studenten van de chef Amin Shalpeti. En hij is degene die zijn taps heeft gecompleteerd, omdat de chef Mohamed Amin. A, Muhammad, euh, Amin al il n'a pas complété le tafsir à droit al-Bayan, mais son élève l'a complété, je pense que si je me trompe pas, c'est ça. Puis, il donnait une anecdote, que lui, lorsqu'il était étudiant au, au secondaire en Egypte, à l'époque de Hassan al-Banna, eh ben, il faisait des conférences pour, euh, inviter Déjà, et puis il faisait des conférences pour parler de différents sujets. Et donc il disait que Hassan Al-Banna donnait une conférence ce jour-là et il était invité. Ils l'ont invité, les Irwan l'ont invité, Shaibat Al-Hamd, pour venir écouter. Et il dit que le chef, il dit, il raconte cette histoire-là depuis quand il était jeune, il dit, quand ils m'ont invité, ils ont vu que j'étais un jeune. Au, dans, dans les, au secondaire, et que j'avais une barbe. Donc ils ont, ils ont insisté pour que je, me, que je me présente pour assister à cette conférence-là, parce qu'ils trouvaient que j'aurais pu être euh, disons euh, comme actif avec eux, puis tout ça. Mais bon, ben à l'époque ça n'existait pas rien, mais c'était plus, c'était au début là, Hassan al n'a été encore vivant. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a assisté, à la conférence, il dit qu'ils ont fait la conférence, l'heure de la prière est, est arrivée, personne ne s'est levé, c'est lui seulement qui s'est levé pour faire la prière, et eux, ils ont continué. Après il est retourné, il a vu qu'ils il, ont continué encore, ils n'ont même pas arrêté pour faire la prière, il a dit plus, je ne suis plus jamais retourné avec ces gens-là jusqu'à jusqu la, la suite. Et tu trouves qu'encore aujourd'hui c'est comme ça, quand vous allez dans des conférences organisées par des rois, ils font une conférence, qui c'est là de la prière, et qu'ils sont en train de faire leur conférence, ils ne s'arrêtent pas pour faire la, la, la, la prière, ils continuent leur conférence. Et tu vas voir, il y a une autre histoire que j'ai entendue aussi du chef Mohamed Aman al il expliquait son expérience aussi avec cette jama'a, c'est qu'il est rentré avec, euh, il a été invité une fois pour aller euh, assister à, à une réunion ou quelque chose de ce genre. Une fois arrivé là-bas, il a vu un jeune Euh, qui avait pas de barbe du tout rasé. Et là, ils ont dit lui c est, c est qui c'est qui celui-là comment ça se fait qui rasé il est peut-être euh, c'est à dire commence à pratiquer l'islam il nous faut dans la pratique de la religion. Ils ont dit non non non c'est un de nos membres euh, les plus impliqués tiens comment ça. Donc il a vu beaucoup de choses comme ça des des genres de contradictions hein, dans la pratique de la sunna et des choses de ce genre. Alors il a dit quand j'ai vu ça j'ai compris que pour ces gens là c'est pas sur, pas à l'islam qu'ils appellent ils ont d'autres buts d'autres objectifs c'est la politique c'est la politique qui les intéresse pas l'islam donc ça c'est des exemples mais c'est pour dire là, le chef il donne un exemple il dit ces gens là ils vont même accepter dans leur groupe des rafidahs et on sait que les rafidahs ils détestent les sahaba ils ont la haine dans le cœur contre les sahaba ils acceptent pas les hadiths mais quand Un d'entre eux rentre dans leur jama'a, ils l'aiment, et ils les acceptent, hein, et ils n'acceptent personne, ils n'acceptent n'acceptent pas que personne le critique. C'est-à-dire, ils disent, ce qui est à nous est à toi, puis ce qui est contre nous est contre toi. C'est-à-dire, on est tous ensemble, une seule jama'a, peu importe que tu sois d'accord ou non avec les principes de l'islam. Bien, allez. Donc, les chef de l'Islam, il il y a qu'on إذا كان إذا كان التزم بالحق والهدى الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين اتبعوهم وساروا على منهجهم وساروا على منوالهم وعليكم السلام وحبت الله وبركاته في مكانهم تفعلوا بشكل حجاب يلزيزرين Il y en a d'autres qui portent un petit foulard avec des trucs euh, serrés sur le corps, qui ne disent rien. Et, et non seulement c'est des membres de leur groupe, mais c'est des gens, soit disant des fois, c'est des, des femmes qui sont très, euh, qui ont un statut élevé ou important dans leur jam Mais pour eux, ce n'est pas important ça. Import... La, la, le fait qu'elles ne pratiquent pas l'islam comme il faut, qu'elles, qu'elles, qu'elles, euh, contredisent les règles du hijab des choses de ce genre, ça c'est un détail, C'est pas important. L'important, elle est active dans la djava, hein elle est active dans le groupe. Donc ça c'est un exemple, donc le cheikh il dit qu'il faut que la personne qui veut vraiment être sauvée et vraiment suivre le droit chemin, il doit s'accrocher à la vérité et à la guidance que suivait le prophète Mohammed et les salats de cette et ceux qui les ont suivis, et qui ont suivi cette voie-là, hein c'est la seule façon d'être sauvé si tu veux vraiment être sauvé, et non pas en suivant les idées des gens qui ont établi des principes de leur propre tête, hein? ils disent non il faut pas parler du Jijab, il faut pas parler de la barbe, il faut pas parler de la salade, des choses comme ça, C'est pas le temps parce que il faut établir un état islamique avant, et quand tu leur demandes c'est quoi un état islamique Ils te disent, c'est un état. Voilà, comme ça, C'est un état. Ils disent, tu leur demandes, c'est quoi un état islamique Ils disent, c'est un état démocratique dans lequel l'islam est la religion officielle. Ça, c'est leur idée d'un état, ça, ça, état islamique. Il y, a, il, y a un, il y a un Algérien à Montréal qui, qui disait ça. Il lui a posé la question dans le journal de Montréal, dans la presse. Je ne me rappelle plus en quelle année. Rachid euh, il s'est présenté dernièrement au truc des élections euh, pour devenir le député canadien des Algériens. Pour les, pour les Algériens d'Amérique du Nord. Député pour les Algériens d'Amérique du Nord. Rachid Boujdral. Eh bien, il, il a répondu à la journaliste qui lui a demandé la question c'est quoi un État islamique Il a dit c'est un État démocratique. Dans lequel l'islam est la religion d'État. Donc, si c'était comme, si c'est comme ça, si ça d'abord, pourquoi ils sont contre, qu'est-ce qui se passe dans les soi-disant pays? Bon, ils disent, ah, c'est pas une vraie démocratie, qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes, c'est pas la vraie démocratie. Donc, ça les, ça ne plaît pas. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que c'est parce que eux, ils ont pas pris le pouvoir encore. C'est pour ça qu'ils sont pas contents. Euh, on va lire la dernière fatwa. C'est celle du Cheikh Abdelaziz, euh, Al-Sheikh. On va aller ça un petit peu, on va passer vite. On va essayer juste de, de, passer vite pour juste expliquer les points les plus importants parce que jusqu'à, je pense que, avec le peu qu'on a lu maintenant, mais ça nous a donné quand même une bonne idée. Le Cheikh, il dit, أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم يعني انهم باطنية بنوع من أنواعها وحقيقة الأمر يخفى ومنهم من خلط بعض العلماء والمشيخ زمانا طويلا وهو لا يعرف حقيقة أمرهم ويظهر كلاما ويبطن غيره ولا يقول ما عنده كل ما عنده ومن مظاهر الجماعه واصولها انهم يغلقون عقول اتباعهم عن سماع القول الذي يخالف منهجهم ولهم في هذا الاغلاق طرق شتى متنوعه منها اشغال وقت الشباب جميعه من صبحه إلى ليله حتى لا يسمع قولا آخر منها انهم يحذرون ممن ينقدهم أو ينقدهم أو ينتقدهم فإذا رأوا واحدا من الناس يعرف منهجهم وطريقتهم بدأ في نقدهم وفي تحذير الشباب من الانخراط في الحزبية البريضة أخذوا يحذرون منه بطرق شتى تارة باتهامه وتارة بالكذب عليه وتارة بقذفه بقدف في أمور هو منها براء أو بريء ويعلمون أن ذلك كذب وتارة يقذفون منه على غلط ي... فيشنعون به عليه ويضخمون ذلك حتى يصد الناس عن, عن اتباع الحق والهدى ذلك on va commencer par cette euh, explication-là, le chef chefs dit que les gens de Irwan, parmi leurs plus importantes, euh, les choses les plus apparentes à leur sujet, dans leur darwa, c'est qu'ils se cachent, hein. Ils, ont, euh, ils ont, ils ont, essaient d'utiliser le secret, et le, et ils se cachent dans, dans leurs intentions, c'est-à-dire ils ne vivent pas ouvertement ce qu'ils veulent vraiment. Et ils, ils utilisent ce qu'on appelle la talawun, c'est-à-dire qu'ils prennent différentes couleurs, c'est un petit peu comme… Les caméléons. Atalawun. Atalawun. Vous ils changent de couleur selon l'endroit ou la, la place où ils sont. Hein, pour s'adapter, pour faire plaisir ou bien pour ne pas se faire voir, ne pas se faire découvrir. Donc, c'est ça. Ils sont avec des gens, ils vont changer de discours. Ils sont avec d'autres, ils vont changer de discours. Hein, et euh, ils, ils essaient de rapprocher de ceux qui croient que qu'ils seront utiles pour leur cause, et ils essaient, ils essaient toujours de jamais, ils, ou bien ils cherchent à ne pas montrer réellement leur réalité, hein ils agissent un peu comme ce qu'on appelle al-barbaniya, comme des, parmi les groupes des sectes ésotériques comme les ismaélites et euh, les autres groupes comme les Qaramita et d'autres qui utilisent ces méthodes de trahison et de, tra de mensonge, comme al-taqiyya. Hein, ils montrent quelque chose puis ils gardent un, à l'intérieur un autre, et donc la réalité de ce qu'ils qu veulent au fond est difficile à discerner, il y en a des gens qui, qui, se sont, qui ont côtoyé longtemps les ulama parmi eux, puis on n'a jamais réellement su ce qu'ils cachaient en eux-mêmes, euh, jusqu'à ce que par la suite on découvre qu'ils ont des idées bizarres. Et parmi les apparences aussi qu'ils ont parmi les gens qui suivent cette groupe, ce groupe, c'est qu'ils essaient de fermer les, la raison et les esprits des jeunes qui les suivent de différentes façons. Par exemple, euh, une des méthodes qu'ils utilisent pour faire ça, c'est qu'ils occupent les jeunes du matin jusqu'au soir. <rire> C'est-à-dire qu'ils essaient de de fermer, c'est-à-dire, comment je pourrais dire Non, mais c'est-à-dire, ils essaient de les, les garder, de les euh, fermer, de les rester, toujours qu'ils restent, euh, iso, les isoler disons d'une façon, pour qu'ils ne sachent pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de leur groupe, et les critiques qui sont faites euh, au sujet du groupe. Okay Donc par exemple, ils vont les occuper. Ça, c'est une des méthodes qu'ils utilisent. Ils les occupent du matin jusqu'au soir par toutes sortes d'activités. Des entraînements, ouais, le sport, les, les scouts. Hein non, il y a les scouts, comme j'avais expliqué une fois, les scouts pour garçons et filles, même, maintenant c'est mix. Les scouts musulmans, ils appellent ça les scouts musulmans. Euh, ils ont des activités de sport, de, ils ont des activités de des chansons. Ils ont des activités de théâtre. Ils les occupent du matin jusqu'au soir. Ils ont un programme à suivre, puis ils doivent respecter ce programme. Ils n'arrêtent pas. Ils sont toujours occupés. Hein. Ça, si ce n'est pas ça, c'est les études ou autre chose. Les études de Dounia. Donc, ils sont très occupés, toujours en train de les occuper. Deuxièmement, ils les avertissent contre ceux qui les critiquent. Ils avertissent les jeunes, qui sont avec eux, contre ceux qui critiquent ce groupe-là. Et, et s'ils si voient que quelqu'un connaît leur management, connaît leur groupe et qu'ils commence à les critiquer, ils vont avertir les jeunes de ne pas rester avec eux. De différentes manières. Soit en l'accusant de certaines choses, hein, ou bien en mentant contre cette personne, hein, ou en, en lui faisant des accusations contre lui alors qu'il est innocent de ces accusations-là. Donc, ils mentent et ils accusent de différentes façons injustes. Donc euh, si la personne par exemple, qu il, qu il, qu il, euh, la personne qui les critique, si elle a fait une erreur, bon ils vont grossir cette erreur-là pour essayer d'éviter que les gens l'écoutent. Puis, euh, yeah, allez, moi, qu'est-ce que j'ai observé ici à Montréal parmi les jeunes qui suivent ce diamant ou des diamants de cette tendance, parmi les, sont surtout actifs parmi les groupes des associations étudiantes dans les cégeps anglophones et dans les universités anglophones et francophones, c'est là qu'on remarque leur présence le plus, euh, la plus active, et qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils n'appellent euh, ils pas ouvertement à dire aux, euh, en disant les gens, aux gens, nous sommes le groupe des Irwanes musulmans, d'accord Ils travaillent sous différents noms, sous différentes associations, et, euh, et ils n'appellent pas les gens à dire soyez avec nous mais ils essaient de les rendre sympathisants à leur, à leur cause et à leur, à leur méthode, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et souvent, par exemple, s'ils connaissent, s'ils sont avec des jeunes, et qu'ils savent que ces jeunes-là euh, connaissent des gens qui sont salafis, qui critiquent par exemple les erreurs des rois et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est que ils vont utiliser des méthodes surnoises pour… Euh, il dénigrer cette personne, comme par exemple en faisant des, des blagues, utilisant l'ironie, le sarcasme, des trucs de ce genre, pour essayer de déroyer la personne de ceux qui appellent au Quran et à la Sunnah, mais sans que la personne s'aperçoive qu'elle se fait avertir, et sans que la personne s'aperçoive qu'ils sont en train de lui dire, éloigne-toi de cette personne, ils vont faire des blagues à son sujet comme ça, ah, ces gens là c'est des gens c'est des gens durs si tu fais une erreur c'est fini tu es critique des choses comme ça tu vois donc il grossissent l'affaire ils la présentent d'une façon des des euh, disproportionnée de, de pour que la personne tout de suite aussitôt qu'elle voit cette attitude là elle va se méfier elle va avoir peur puis elle va s'éloigner sans même écouter les arguments que la personne présente hein et et allez on a trouvé j'ai trouvé dans dans ces jeunes-là, une sorte de… c'est souvent des, des gens qui, qui aiment suivre des groupes, ils ne sont pas euh, capables de, disons, de reconnaître la vérité par eux-mêmes, mais souvent il faut qu'ils suivent qu'est-ce que la majorité ou qu'est-ce que les autres disent pour se sentir bien, hein, parce que des fois c'est comme le sentiment d'appartenir à un groupe ou à une gang, ou avec un, un, un, un groupe d'amis des trucs de ce genre, donc euh, ils mangent en sang, ils font des trucs en sang, sans même euh, prendre en considération euh, les principes de l'islam, d'accord, et euh, donc il y a ça, et après ils ils dit « et après ils ils dus, que dat een beetje op de in Donc il dit que il ressemble un petit peu là dans une caractéristiques C'est-à-dire que que quelqu'un Euh, défendait le prophète sallam, parlait du prophète et bien ben, il le critiquait dans les assemblées, il disait, ah, lui, c'est un, c'est un, un d'entre nous qui a, disons, il a abandonné sa religion, il suit maintenant l'islam ou des trucs de ce genre, comme pour le critiquer. Et dans leur le but de, leur but c'est donc de bloquer les gens, de, leur, de les empêcher de suivre la vérité. Comme par exemple, vous allez voir que eux, de mensen die Hassan al-Banna, ou de mensen die de ou un parmi les gens qui suivent ce, cette hebben, en ne l'acceptent pas, ils se fâchent, ils de essayer de les défendre et accuser la personne qui les critique avec les preuves du Coran et de la Sunna et en mentionnant les citations de ces personnages-là qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, comme par exemple quand tu mentionnes que ce sont des Soufiyahs, que ce sont des Quburiahs qu'ils ont appelé au Takfir ou bien qu'ils ont appelé à des idées de Wahidatul Wujud ou à des idées qui sont contraires à l'islam tu montres ça avec les preuves et eux ils n'acceptent pas. Mais s'ils si trouvent un savant salafi, une ishtihad, ou une, une chose qu'ils considèrent eux être une erreur, alors ils l'apprennent et ils, ils essaient de discréditer complètement ce savant-là. Regardez comment ils critiquent par exemple Ibn Abbas, comment ils critiquent Ibn Ataymi, comment ils critiquent Sheikh Al-Azali, et comment ils les attaquent, et comment ils sont sans pitié sur des sujets qui sont… Au moins des questions d'ishtihad, si ils ont une ischtihad là-dedans, et même s'ils ont fait une erreur, c'est ce pas des erreurs qui sont, disons, qui les font sortir des fondements de Al-Sunnah al jamaa d'accord Mais ils sont sans pitié pour eux, tandis que eux, quand ils font des, quand ils disent des choses qui sont à la limite en dehors de Al-Sunnah al jamaa et des choses qui sont parfois même coiffantes, hein Eh ben, ils trouvent tous les excuses possible pour les accepter et pour les défendre. Donc vous voyez un petit peu deux poids deux mesures dans leur attitude, mais ils essaient toujours de faire montrer que c'est les salafis qui sont comme ça, alors qu'ils oublient de se regarder eux-mêmes, parce qu'ils ne comprennent pas déjà, celui qui comprend pas l'al-haq, celui qui ne connaît pas le kitab sunnah et les fondements de al sunnah al c'est normal qu'il n'aura pas une bonne façon de juger et qu'il aura deux poids, deux mesures, parce que sa balance, elle n'est pas ajustée. Si ta balance n'est pas ajustée, hein, quand tu ne quand tu mets pas la balance à zéro, si tu mets ton poids dessus, ça ne va jamais te donner la bonne valeur, parce que ta balance n'est pas à zéro, hein, ta balance elle n'est pas ajustée. Alors commence par ajuster ta balance, après tu peux savoir le bon poids, mais eux malheureusement, leur balance n'est pas ajustée et c'est pour ça qu'ils sont injustes dans leur jugement d'accord et pour avoir une balance qui est ajustée il faut juger selon Al-Kitab, Al-Sunnah et selon la voie des Salaf Salih si toi tu es sur une autre Aqibah, sur un autre Manhaj et tu veux juger les gens tu vas jamais les juger en vérité parce que tu te bases pas sur le Haq. donc il dit que parmi les autres choses qui distinguent les gens des, des musulmans des autres des autres groupes Des autres musulmans, c'est qu'ils ne respectent pas la sunna et ils n'aiment pas les gens d'Allah sur la Même si en apparence ils prétendent être des gens qui font partie des gens d'Allah de sur sunna la Sunnah. Mais si on a fait l'amour, on ne peut pas laisser la Sunnah et laisser la Sunnah. Et on a fait l'amour pour les gens d'Allah sur la Sunnah. Ou on a fait l'amour pour les gens d'Allah sur la Sunnah. فنجد انه عندما بدا يقرا كتب السنه كصحيح البخاري او الحضور عند بعض المشيخ لقراءه بعض الكتب حذروا وقالوا هذا لا ينفعك ايش ينفعك صحيح البخاري ماذا تنفعك هذه الاحاديث انظر الى هؤلاء العلماء ما حالهم هل نفع المسلمين المسلمون في كذا وكذا يعني أنهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة ولا محبة أهلها فضلا عن أصل الأصول على وهو الاعتقاد ويأتي بقرأيكم كيف يقول يقولون أنهم لا يقولون أنهم لا يقولون السنة يقولون السنة بالقرأيكم الشيخ صالح الشيخ صالح on a même fait l'expérience de ça avec certains qui prétendaient appartenir à ces gens-là, ou bien qui se tenaient avec ceux-là, on a vu que quand on a commencé, hein, euh, ou quand il a commencé à lire les livres de la Sunnah, comme Sahih al-Bukhari et d'autres, et qu'il a assisté, hein, un d'entre eux commençait à assister aux dourous d'un Cheikh, est à lire les, les Hadiths au Cheikh, et d'assister aux dourous. qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit, à quoi ça sert d'aller puis de lire Al-Bukhari Qu'est-ce que ça va te profiter Qu'est-ce que ça va te bénir Qu'est-ce que tu vas bénir Qu'est-ce que tu vas profiter de lire Al-Bukhari qu À quoi ça va te servir c est, c est de connaître ces hadiths Ils disent, on la met, on regarde leur situation, on regarde leur état, et regarde, est-ce qu'ils ont fait du bien pour les musulmans hein, Regarde les musulmans, qu'est-ce qu'ils qu qu subissent dans le monde, comment ça critique les gars, comment ça devient, on regarde les musulmans dans le monde dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, regarde comment on les torture, on les maltraite, etc. Et, et, et regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils font juste des hadiths. Donc, c'est comme pour dire que pour les déconseiller et les éloigner d'apprendre et d'étudier. Donc, ça, c'est leur façon d'éloigner les jeunes des doulos. Et c'est ça ce qu'ils font probablement, même avec nos doulos ici quelqu'un est intéressé à venir étudier ici, il trouve toutes sortes de moyens pour les déconseiller, les décourager, et leur dire non, allez pas, allez pas étudier avec les frères de Dar al-Arqam, c'est du Rasulah, c'est des Wahhabis, c'est des, des Salafis et tout, oui c'est ça, ils, nous, ils avertissent contre nous et ils disent des choses contre nous, ouais, c'est ça, c'est des Madakhilah, c'est des Jamia, c'est... Ouais, C'est des gens qui n'aiment pas le djihad, qui n'aiment pas ci, qui n'aiment pas ça. Et ça, c'est des choses qu'ils utilisent contre même les douros des ulama. Dans les pays des, des musulmans, où il y a des ulama et où il y a des douros, ils, font la, ils utilisent la même méthode pour éloigner les gens de la connaissance. Et, et en particulier pour l'enseignement de la aqidah et des fondements de la aqidah. « On n'a pas d'écrivain » يرمون الوصول يرومون الوصول الى السلطة وذلك بانهم يتخذون من رؤوسهم ادوات يجعلونها تصل وتارة تكون تلك الرؤوس ثقافية وتارة تكون الرؤوس تنظيميه يعني انهم يبذلون انفسهم ويعينون بعضهم حتى يصل بطريقة أو بأخرى إلى السلطة وقد يكون مقفولا عن ذلك يعني إلى سلطة جزئية حتى ينفذون من خلالها إلى التأثير وهذا يتبع أو يتبع أن يكون هناك التحزب يعني يقربون منهم في الجماعة ويباعدون من لم يكن في الجماعة فيقال فلان ينبغي إبعاده ولا يمكن هذا ولا يمكن من التدريس ولا يمكن أن يكون في هذا لماذا؟ يعني هذا عليه ملاحظات ما هي, ما هي هذه الملاحظات؟ قال ليس من الشباب ليس من الاخوان ونحو ذلك يعني صار عندهم حب وبغض في الحزب او في الجماعه وهذا كما جاء في حديث الحارث الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعو الجاهليه فانه من جثى جهنم قال وان صلى وان صام قال وان صلى وان صام فدعوى فدعى فدع فدع فادعوا لدعوة الله التي سماكم, سماكم الله بها المسلمون المؤمنون عباد الله وكذلك ما جاء في الحديث المعروف وللآخر الذي انتخ بالانصار ما بال دعوة الجاهلية ما بال دعوة أهل الجاهلية Non, ok, bon, on va, on va lire, on va traduire le petit passage ici. Et parmi leurs caractéristiques également, c'est qu'ils essaient toujours d'atteindre une position d'autorité et de pouvoir. Ils essaient toujours de faire, d'amener, de, d'utiliser de, de, de une personne pour l'aider à atteindre le, une position d'autorité ou de pouvoir dans leur organisation. Et, euh, non, ils utilisent toutes sortes de méthodes pour arriver à ça. Pour que par la suite, la personne utilise cette position d'autorité qu'elle a pour essayer de, de favoriser le groupe. Et, et ils, ils font comme on a dit tout à l'heure, al-wala wal al-barah en se basant sur la, leur groupe. Et donc, si quelqu'un est avec eux, ils disent, bon, lui c'est, si quelqu'un pas avec eux, ils vont dire, bon, lui il faut pas qu'on le laisse parler, lui il faut pas qu'on le laisse enseigner, lui il faut pas qu'on le laisse faire ci ou ça. Mais s'il est avec eux, ils vont dire, ouais, ok, c'est correct lui il peut parler etc, et donc ça c'est qu ce qu'on appelle Dawal al jahiliya et le Cheikh il a mentionné quelques hadiths là-dessus, aussi ils à, -ce il appelle à qu'est-ce qu'il dit le Cheikh il dit, il appelle à al hakimiya c'est quoi al hakimiya selon Ahl-Sunnah al-Jama'a Al-Hakimiyya inda Ahl-Sunnah wa al-Jama'a kulluhu al hakimiya عند هذه الجماعة إقامة الحكومة على ما كانت عليه وإن لم تحتفي مظاهر الشرك والشرك عندهم هو الشرك السياسي شرك التشريع وما عدا ذلك فليس بالشرك ومن مظاهرهم بل من ما يميزهم عن غيرهم أن الغاية عندهم في الدعوة هو الوصول الى الدوله اي al-hakimiyya pour les gens al-Jamaa c'est quoi c'est le tawhid et son fondement c'est le tawhid Tandis que pour ces gens-là al-hakimiyya c'est quoi c'est d'établir un gouvernement pas son État. Ça dépend un peu de comment il est ce, cet État-là. Tant qu'ils ont établi un gouvernement qui va être basé sur les règles des r Même s'il y a encore des aspects de chef dans ce pays-là, ça ne dérange pas. Parce que pour eux, le chef, c'est le chef dans la politique. Hein le chef dans les lois. Mais le chef dans les lois, c'est-à-dire que jugé par des lois qui sont contraires à. À l'islam. Oui, c'est ça, bien sûr, mais eux ils se basent sur. Euh, <rire> comme on dit, c'est comme tout ce qui n'est pas dans le gouvernement, c'est les lois qui ne sont pas par rapport à la politique, pour eux ce n'est pas cher. Comme le chirk des, des, des tombes et des choses de ce genre, pour eux ça c'est pas important. Puis comme le frère euh, Issa disait, Et pour eux, le fait de, ils disent qu'ils veulent appeler à juger selon la charia, et qu'ils appellent les gens à la charia, alors qu'on voit que dans leur façon de juger entre les musulmans, et comment ils laissent des gens à la charia, on voit qu'en réalité, ils ont pas du tout de respect pour la charia non plus. Donc, en réalité, la conclusion, c'est qu'ils veulent uniquement prendre le pouvoir, par tous les moyens, et c'est la dounia qu'ils aiment. Et ils courent derrière l'argent et j'ai jamais vu des gens, moi personnellement, parce que je les ai observés depuis longtemps, et j'ai jamais vu des gens qui aiment plus l'argent que eux. Et entre eux, ils se respectent uniquement par rapport à leur position dans la lumière. Si quelqu'un d'entre eux est un médecin ou un grand commerçant, ils vont le, le, le respecter et lui donner des honneurs comme si c'était un roi ou un prince. Tandis que si c'est un palevain Ou un imam qui est sur la sunna, peu importe sa piété ou sa connaissance, ils ne vont lui donner aucune importance. Et, euh, et allez, je me souviens une fois j'étais dans une de leurs mosquées à Montréal ici. Et, euh, et allez, leur imam n'a pas, pas de barbe, hein, et allez, il fait la petite barbe avec des pantalons puis un chandail. Je n'ai pas mentionné le nom ni euh, quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire c'est comme ça là-bas, et il euh, y a un des, un des gens qui est pris là-bas qui voulait présenter son beau-fils à l'imam, alors il est arrivé avec le beau-fils et il s'est présenté en disant, voici mon beau-fils, et son beau-fils bien entendu, veston, cravate, pas de barbe et tout, et il le présente et il lui dit, voici mon beau-fils, et il est le propriétaire de tel tel grand restaurant à Montréal. Et, Non seulement c'est un grand restaurant qui vend de l'alcool, hein, mais allez, c'est juste pour dire que c'est un grand restaurant à Montréal, mais c'est un restaurant qui vend toutes sortes d'alcool, hein, et c'était comme pour l'honneur, et quand on, a présenté, quand, il a, quand on lui a présenté cette, cette, cette, son beau-fils comme ça, ben c'était comme. Avec beaucoup d'honneur et de, de respect. De, oh, masha'Allah, assalamu Hein? Non, mais pour ces gens-là, l'honneur, c'est pas dans les questions de la religion, mais c'est dans les questions de la dunya. Exactement, les questions de, de dollars. C'est tout. Yannick, faites l'expérience avec ces gens-là. Comment ils jugent entre les gens, Vous les, vous les voyez par exemple, certains d'entre eux, j'ai vu certains d'entre eux à Montréal, subhanallah, ils parlent, contre les, ils parlent de soi-disant de djihad, ils parlent de, de des choses de ce genre. Et puis, quand vous les voyez par exemple, ils vivent dans les endroits les plus luxueux, hein, à Montréal. Et non seulement ça, c'est des gens qui travaillent dans les Nations Unies, pour les Nations Unies, qui ont des postes, des, hauts, des, des, des postes très importants, qui des gros salaires, tu te dis, mais, c'est normal. peut-être qu'ils vivent dans des appartements qui coûtent environ 2000 dollars minimum par mois. 2000 dollars minimum par mois. Et, et c'est peut-être même plus que ça. Hein? Mais c'est pour dire. Et ça, c'est déjà après, par la suite, tu vois, avec la suite de ces photos dans, dans la bibliothèque. C'est leur livre de, de référence. Et puis, et puis, euh, par la suite, je parle de djihad, ah oh, mon frère était un Jahid ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, yani, subhanallah. Donc tu vois là, les paradoxes ici, voilà, comment, ils, comment ils prétendent défendre l'islam alors qu'ils ne courent qu'après leur désir. Donc ça c'est des exemples, ça c'est des exemples un petit peu. Hein? Donc il dit, il y a une jinnah, il y a وأن تبعث لهم الرحمة في هدايتهم ثم فيما ينجيهم من عذاب القبر وعذاب النار وما يدخلهم الجنة ويقربهم إليها فليس ذلك عندهم كبير كبير أمر ولا كبير شأن ولهذا يقولون الكلام في الحكام يجمع الناس والكلام في أحقاء الناس وما اعصيه يفرق الناس من صاحب اولئك زمنا طويلا عشرات السنين او عشر سنين او عشرين سنه او اكثر او اقل وهو لم يعلم ما ينجيه اذا أدخل القبر فهل نصح له الحب له الخير يعني سوف يبغيه انت Ouais, comme par exemple, l'important c'est quoi C'est d'apprendre ce qui va te sauver du châtiment d'Allah. Et d'apprendre aux gens, aux musulmans, ce qui va les protéger contre le châtiment de la tombe et le châtiment du feu. Qu'est-ce que ça fait si vous établissez un pays, un état, ou que vous ayez des, du pouvoir ou de l'argent, mais que vous allez faire du shirk Et que vous allez continuer à adorer les tombes et des trucs de ce genre. Le plus important, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils s'éloignent de ce qui les amène à en l'enfer et qu'ils les rapprochent du paradis. C'était ça la tâche des prophètes. C'était pas d'essayer d'avoir le pouvoir et de sacrifier tout le reste pour arriver au pouvoir, parce que la réalité, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils veulent la dounière. Donc ils disent, quand tu parles contre le gouvernement, ça réunit le monde. Tout le monde est content. Hein quand tu critiques le pouvoir, tout le monde est content, tout le monde se réunit, mais quand tu commences à critiquer qui a fait des erreurs, qui a contredit le Coran et la Sunna, mais ça ça divise les gens, donc il ne faut pas parler de ça. Hein donc ça c'est un exemple. Donc ils disent, regardez ceux qui sont avec ces gens-là, qui sont restés avec eux pendant dix ans, ou vingt ans, ou plus, ou moins, et regardez leur situation, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas ce qui les éloigne de l'enfer, et ce qui va les sauver au jugement dernier. Et moi, je, je, je me suis converti en 91 jusqu'à aujourd'hui. Si je retourne à une des mosquées où j'allais de temps en temps, hein, qui sont une de leurs mosquées, et que vous voyez les gens qui étaient là l'année où je me suis converti, et je les revois aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Zéro. Ils n'ont pas changé du tout. Ceux ce qui se rasaient, ils se rasent encore. Ceux qui portaient un veston cravate, ils portent encore un veston cravate. Et, et tu vois qu'il y a les shias qui se mélangent avec les sunnas. Les gens, ils vivent encore la même façon, comme si rien n'était. Ils ont, ils ont encore mélangé les hommes avec les femmes. Ils ont vu des femmes faire des conférences, devant, parler devant une assemblée d'hommes et de femmes, comme si rien n'était. Donc c'est pour dire que. Hein, non, il n'y a pas honte, parce que les gens, ils pensent. C'est depuis que le gars il est. Le gars il est. Non, ça, ah, Ça c'est la moindre de leurs préoccupations. Et, euh, attends, juste un point encore, parce qu'on va finir avec ça. Euh, qu'est-ce que je Ah oui. C'est que, il y a un livre qui a été écrit par un chef qui s'appelle Abu Abdullah, Abdul wahhab ibn Ali al-Hajouri. Et, ça s'appelle Waqafat Ma'a Tandrima al l'Ekhuan al-Muslimin. Ok? C'est-à-dire quelques, euh, quelques points au sujet des Ikhwanes musulmans. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait ce chef-là ce, ce L'introduction est par Yahya al-Hajouri, Cheikh Yahya al-Hajouri. Donc, ça, c'est un des grands chevaux du Yémen. Et il a mis les points de ressemblance entre les juifs et les chrétiens et les groupes des musulmans. Donc, il a dit Je voulais juste les titres. Des chapitres seulement. Parce que si, parce que bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous lire quelques titres pour vous montrer comment le Cheikh a détaillé ça. Par euh, exemple, muslimin fi adam La ressemblance qu'ils ont avec les juifs et les chrétiens dans le fait qu'ils ne s'intéressent pas au Tawhid. En nederigste licht van de schrik. van cheikh. het is die is het is de is het is het is het is het is het is het is het is het is het is het het is het is het is het is het is het is het is het deze is de vraag van de mensen die de jeugd en de nafara de de en de de Teschbbe de Iqwan de Muslimeen bij de Joden van de farce of in de verkiezingen. La Russie met de Iqwan, met de Joden, in het feit dat ze aan partijen richten, en in het feit dat ze aan verkiezingen de La qu'ils avec, de avec les juifs, dans le fait de Bani dans la fitna qu'ils ont de mélanger les hommes avec les femmes. Euh, yani la position des ikhwan musulmans envers la liberté absolue. La position des, des, de la ressemblance des, des frères musulmans, Irwanes musulmans, avec certains parmi les juifs, dans le socialisme. Les questions d'argent et de socialisme. Hein, que in De islam is een De islam is een religie die is gebaseerd op het geloof De die Comment ils ressemblent aux juifs dans le qu fait qu'ils essaient de faire des organisations secrètes qui sont contraires à la charia Comment ils essaient d'utiliser des ruses de pour se détourner pour se détourner de la charia se détourner de la Sharia comment ils ressemblent aux chrétiens dans le fait qu'ils en, qu enseignent à leurs fidèles les chansons des soufis, c'est-à-dire les Anachides. Euh, les pièces de théâtre, c'est-à-dire ils essaient de ressembler aux chrétiens en faisant des pièces de théâtre. Euh, comment ils ressemblent aux chrétiens dans le fait qu'ils font des images de, de ce qui a une âme. Ils permettent de faire des, des photos comme si ce pas interdit. al bil comment ils ressemblent aux Koufar dans le fait qu'ils font des marches et des démonstrations Et des manifestations. comment ils utilisent la méthode des grèves pour ressembler aux Koufar. bi al Kitab comment ils déforment la vérité comme les gens du livre. Comment ils ressemblent aux juifs et aux chrétiens dans le fait qu'ils font beaucoup de fêtes et de célébrations différentes Comment ils بعض كبار الاخوان certains parmi les grands parmi les al muslimin comme il ressemble au dans le fait qu'ils insultent certains parmi les prophètes d'Allah <salat u wassalam> comme Sayyid Qutb, par exemple. Comment les ressemblent aux juifs et aux chrétiens dans le fait qu'ils déforment certaines significations des preuves et qu'ils les utilisent comme des fois dans un contexte est euh, en dehors de la réalité de ce que cette preuve signifie. Le fait qu'ils ressemblent aux Juifs en Israël, dans le fait qu'ils ne dénoncent pas un mal, excepté si c'est en accord avec leurs intérêts. Comment ils ressemblent aux Juifs et aux Chrétiens Dans le fait qu'ils renversent les, les réalités, ils font... Input transcript corrected: Wil renversent of wil défendent les réalités des choses. Tachabuhin, el iqwan, el muslimin, Comment ils ressemblent au kufa dans le fait qu'ils aiment argumenter et disputer dans, avec des arguments fausses pour défendre la fausseté. muslimin, Comment ils exagèrent, comme les juifs et les chrétiens, au sujet de certains individus glorification. de de in de jahoud en de nisra in hun hun engeheids ze zichzelf in de feest diegene van hun hun en hun huid. Ja, het is de de l'houd en hun ils font tout pour essayer de leur ressembler, c'est-à-dire ils se rasent puis ils portent des vêtements occidentaux, comme les Européens, hein, comme les Chrétiens et les Juifs. Et, euh, et puis même on remarque ça chez les femmes, parce qu'on voit que parmi eux, il y en a qui, qui vont porter un bonnet hein, avec euh, des, des jeans et un pantalon, puis ils vont dire que ça c'est l'Islam. Yani, Euh, même maintenant, ils ont fait le féminisme islamique. Hein. Féminisme islamique. Et ils appellent la même chose que les féministes non musulmans mais sauf au nom de l'islam. Et ils utilisent les textes de, du Coran, de la Sunna et de la, la Sira pour essayer de les déformer et de leur donner une interprétation féministe. Ok Donc ils vont, ils, ouais, enfin, donc ils vont dire, par exemple, Khadija, elle était une femme d'affaires et qu'elle avait des employés hommes, etc., donc ça, ça prouve que euh, la femme peut travailler aujourd'hui comme elle veut avec des hommes, il n'y a pas de problème, alors que Khadija elle-même, ce c'est pas elle qui sortait faire le commerce, c'était des hommes qui allaient à sa place faire le commerce, hein, elle était juste, disons, la propriétaire, et non seulement ça, c'est ça, c'était uniquement au début de l'Islam, avant que soient révélées les, les, les règles et les interdictions de l'islam et les obligations de l'islam. Il n'y avait pas encore le shijab, il n'y avait pas encore toutes les autres règles de l'islam n'étaient pas encore révélées, même pas la fois-là n'étaient pas révélée encore. Et, et Sadia, elle est décédée avant le Hijra, donc elle ne pouvait pas avoir co co comparé, disons, voilà, utiliser les exemples de qu'est-ce qui s'est passé avant le Hijra comme preuve pour qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut ou qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, il se bat. Mais oui, c'est comme si par exemple quelqu'un il essaie de se baser sur qu'est-ce qui s'est passé avant le Hijra, et puis il dit, bon, à cette époque-là, euh, l'alcool n'était pas haram, et le, le riba n'était pas haram, donc on, on va se permettre de faire ça aujourd'hui. Ça, c'est absurde. Donc il mélange les choses, il, dé, il déforme les informations. Hein, et ils disent, par exemple, aux non-musulmans, ils disent. Oh, mais regardez, l'islam, euh, la, la, la femme du prophète, la femme du prophète déjà, c'était une femme d'affaires. Donc, ça prouve que la femme peut travailler. Donc, ils, ils utilisent ça pour dire, aujourd'hui, la femme peut travailler n'importe où, n'importe comment, n'importe quel emploi, peu importe. Même si elle, mélange, elle se mélange avec les hommes, c'est pas grave. Euh, même si elle a des, des enfants à la maison, elle peut quitter ses enfants, peut les mettre à la garderie, aller travailler, laisser son mari euh, et aller faire à manger tout seul, c'est pas important. Elle n'a pas, pas de devoir ni de responsabilité envers son mari et ses enfants. c'est pas important. C'est qu'est-ce qui compte, c'est sa carrière en premier. Hein, comme les féministes aujourd'hui. Non. Donc, ils déforment l'islam pour faire plaisir à ces, ces gens-là. Donc, euh, ils ne prennent pas en considération les règles et les conditions que les hommes ont expliquées pour que la, dans, dans les, qui, qui, qui vont délimiter le, le droit à la femme. Par le fait qu'elle doit travailler, puis dans quelles conditions elle doit travailler, etc. Prêtez ça, ça du tout en considération. Euh, donc, ils il essaient de, d'imiter les juifs et les chrétiens dans le fait aussi qu'ils se rasent Ça, on le, on le retrouve même chez les plus grands chefs parmi les gens des Rwandes musulmans. Et, euh, on va terminer tout ça par un point très important. Et, euh, ça va conclure qu'est-ce qu'on a. Euh, dit, du groupe des ikhwanes muslimiens, et des, des euh, takfiriennes aussi, puis des djihadiennes, puis des khawarij en général qui appellent à la révolte contre euh, que, euh, le gouvernement etc. C'est que le cheikh euh, Abdul Aziz al-Raïs, al il dit dans son livre euh, qu'il a écrit « Taakid al-Musallamat al-Talafiyyah » بلغت شده السلف على المبتدع أنهم يغلظون في التعامل معهم في الدنيا أكثر من الكفار وإن كان المبتدع في الاخره خيرا منهم ولكن لما كان ضرر الإخترار بهم أكثر من الكافر شددوا عليه وأكثر في الدنيا بل ان ان السلف يشددون على المبتدع اشد من شدتهم على الكفار من حيث التعامل في الدنيا والتحذير منهم وان كان المبتدع في الاخره خيرا من الكفار لان المبتدع لا يزال مسلما وسبب تشديد السلف ان المبتدع يخشى من من ضرره على الاسلام والمسلمين اكثر من الكافر لانه يتكلم باسم الدين ومثله يغتر يغتر به من لا علم عنده لانه مسلم لانه يمزج الباطل بشيء من الحق اما الكافر فلا يقبل كلامه في الاسلام لكون كفره معلوما ظاهرا فلا يختر به لشيخ الدين يزكي لسلف quand ils parlent contre les Moptadirak, je trouve que leur dureté envers les Moptadirak est très grande. Hein ils utilisent une dureté dans leur façon de parler à leur sujet et dans leur façon d'agir avec eux dans les choses de la dounia qui est parfois plus dure que celle qu'ils adoptent envers les non-musulmans. C'est-à-dire que, Il dit même si dans, dans l'au-delà, après la mort, les moutadés les sont meilleurs que les coufards dans, dans, dans l'autre monde, parce que à la base, ce sont des musulmans. Mais étant donné que leur, leur danger hein, est plus grand que le danger des coufards dans cette dunya, alors les salaf ont été plus durs envers eux qu'envers les coufards. C'est-à-dire que le danger de, que les musulmans soient trompés par les gens de Zidah est plus grand que le fait qu'ils soient trompés par des kuffars comme des juifs ou des chrétiens ou d'autres. Euh, le chef il dit, c'est pour ça que tu trouves que les imams parmi les salafs ils ont été durs avec les moubta et même plus durs avec les moubta les gens d'innovation, qu'avec les kuffars dans les interactions et dans l'attitude qu'ils ont envers eux, et dans l'avertissement qu'ils font à leur sujet, dans la dunya, même si, comme on a dit tout à l'heure, que dans l'akhirah, le Mouktadir est meilleur que le kafir, c'est pour ça que des fois tu entends des ulama qui disent à propos des gens de comme les Ikhwan ou d'autres, les Soufiyah ou les Khawarij, qu'ils sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. J'entends souvent des enlemas qui disent ça, et des fois il y en a qui s'indignent d'entendre des paroles par ils disent comment Comment tu peux dire ça L'autre jour il y avait un saint qui me citait le nom d'un kafir, et qui m'a cité avant le nom d'un musulman, soit disant un musulman, mais qui est moctadère, il voulait me citer sa, sa parole. Et moi je lui ai dit non, ne de, de, de, de, de, dis-moi pas ce qu'il a dit celui-là. Il m'a dit si je te dis un tel parmi les forts, Tu vas rien, tu vas l'accepter. Mais si je te parle de, de ce musulman-là, tu ne veux pas l'accepter J'ai dit, arrête, celui-là, il est plus dangereux. Ce musulman-là qui, qui est Moukta il est plus dangereux que ce kafir. Il n'a pas aimé que je lui dise ça, et je lui ai expliqué par la suite. Comme le, le chef l'explique ici. Il dit, c'est vrai que le, le Moukta est un musulman, et, qu et que dans, dans l'au-delà, il est meilleur que le kafir. Toutefois, dans cette dunya, le danger du Muqtadaïr pour les autres musulmans est plus grand que le danger du Kafir. Il dit par exemple, euh, si tu vois les imams parmi les Salafs, ils ont agi vraiment durement avec les jeunes bédardes, plus dur qu'avec les kha'af, parce que euh, la raison de ça c'est que le Muqtadaïr c'est très dangereux, il est très dangereux pour les musulmans qui ne connaissent pas bien les détails de la religion. Et ils peuvent se faire tromper par un moukhtadir beaucoup plus facilement que par un kafir. Parce que le moukhtadir, il parle au nom de l'islam. Les musulmans musulman, il parle au nom de l'islam. Tandis que les chrétiens, les juifs, il n'y a personne qui va l'écouter parmi les musulmans s'il parle de l'islam. Parce qu'il est kafir. Personne ne va dire, ah lui, lui, on va prendre ce qu'il dit. Ils savent qu'il est déjà pas musulman, il est égaré. Tandis qu'un gars, il vient, il dit qu'il est musulman avec la barbe, hein, avec les vêtements comme un imam, comme un sheikh, et il parle de l'islam, hein, et il amène ses bid'a, ah, des choses contraires au Qur'an et à la Sunna, les gens risquent de se faire tromper facilement. hein. Regardez combien ont été trompés par Al Khomeini, par exemple, ou par d'autres de cette catégorie-là, parmi les rafs, c'est des gens qui appellent au shirk et au kufr et au nom de l'islam. Il appelle à insulter les sahaba, à adorer les tombes, les morts, et à invoquer les morts. Et il fait ça en anglais. Quand les gens voient ça, ils disent. Ah, mais lui, c'est un cher, c'est un musulman, il a une grosse barbe. Donc, on va prendre qu'est-ce qu'il dit. Hein? Une barbe blanche. Et tu vois, les chures soufis, il a la même chose. Et les khawariz, il y a la même chose. Les gens, ils voient Ben Laden avec sa grosse barbe. Hein? Et qui montrent qu'il a une piété, qu'il a une, une bonne, une, une bonne apparence. Une... Comme s'il est un musulman qui crée Allah. Et malgré tout, ils appellent au menhage des Khawarij à faire le Takfir et à faire des attentats terroristes au nom de l'islam et qui prétendent que ça c'est le djihad. Alors que le Prophète a dit à son sujet et au sujet de cette catégorie-là qu'ils sont les chiens de l'enfer, qu'il aide de Hein Donc c'est pour te dire, les gens se laissent souvent tromper par l'apparence parce que le Mubtadiyah, c'est facile de se laisser tromper par lui. Regardez les Mu'tazila à l'époque de Al-Mu'tazim en al-wasik en al-wasik euh, yani al al-mu'tasim en al-wasik al-mu'tasim en al-wasik al-mu'tasim les trois kunafas mu'tasila se sont laissés tromper par les mu'tasila et beaucoup d'entre les gens ont suivi les mu'tasila, ils sont tombés dans les dans l'erreur à cause de, justement, le fait qu'ils parlent au nom de l'islam hein donc leur danger est beaucoup plus grave pour les musulmans que le danger d'un chrétien ou d'un juif qui va parler de, de, de l'islam, personne va accepter ce qu'il dit. Après il donne des exemples, فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي ولكن إذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بالناس اقتدى بي الناس وأحب, وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حسن من حديد كيف يقول الفضيل بن عياد كي عندي ذي مام طبعي لكي ذي مام تلسلام طبعي يقول je mange, je, je peux manger chez un juif ou chez un chrétien, je préfère ça que de manger chez quelqu'un qui a une un, un moultadiah, pourquoi Parce que si je mange chez le juif ou le chrétien, personne ne va prendre mon exemple là-dedans, Hein, personne ne va me suivre là-dedans, mais si je mange chez un moultadiah, les gens vont prendre ça comme un exemple, et ils vont dire, ah, ça veut dire que lui il est correct, tandis que si je mange chez le juif ou le chrétien, personne ne va dire, ah lui il est correct, ils savent que c'est un cancer. Hein Il dit, je préférerais qu'il y ait entre moi et le Moultada, comme une muraille de métal, hein, en fer. Et il mentionne aussi une autre parole. <t> « Zoukira'inda Ibrahim al-Nakhari al-Murdia, faqala wallah innahum abradu ilaya min ahmil kitab. » Ibrahim al-Nakhari, c'est un des imams parmi les salafs. On lui a demandé, on lui a mentionné les Murjia. Il a dit, wallah, je les déteste plus que les gens du livre. En hij heeft imam Ahmad de kalifa wil de kalifa te veranderen te veranderen. En de kalifa wil de kalifa En een ander ander ander exempel Ahmad de kalifa En de mu'tazila, de mu'tazila, de mu'tazila, de mu'tazila, de de de il a demandé à l'Imam Ahmed, est-ce que je peux mettre des Juifs et des Chrétiens dans certaines positions ou dans certaines euh, choses, yani pour travailler, pour faire certaines choses que euh, dans certains postes que j'ai besoin Il a dit oui, et ne prend pas des jeunes de bédard. Pourtant, on avait demandé à l'Imam Ahmed, avant à la fitna, est-ce qu'on prend des Juifs et des Chrétiens pour les faire travailler dans des postes, dans des, dans, dans des positions importantes, Et il a dit, l'imam haïkan a dit non, ne prends pas les juifs et les chrétiens, mais après, la, après le mu'tazila quand on lui a demandé est-ce qu'on prend les juifs et les chrétiens, il a dit oui, parce que si c'est un juif et un chrétien, personne ne va dire qu'il est, qu est sur la vérité, personne ne va croire en ce qu'il dit, mais si c'est un mu'tazili qui renie les, les attributs d'Allah et qui dit que le Coran est créé, des trucs comme ça, ils vont, vont peut-être se faire tromper par lui parce qu'il parle au nom de l'islam et qu'il dit qu'il est musulman. وعليكم السلام ورحمه الله قال ابن مفلح يحرم بأهل الاهوى ويحرم باهل الاهوى في شيء من امور المسلمين لان فيه اعظم الضرر لانهم دعاه واليهود والنصارى لا يدعون الى اديانهم نص على ذلك وعنه في اليهود والنصارى لا يهتر بهم فلا باس فيما Donc c'est ça ce qu'il dit ibn Muflih hein? il répète ça, il dit que les gens de ahwa on peut pas les mettre dans des positions d'importance pour les affaires des musulmans euh, parce que c'est très dangereux parce qu'ils appellent à leur bid'a ah, tandis que les juifs que les chrétiens n'appellent pas à leur religion ils n'appellent pas les musulmans à leur religion Il surtout à, à cette époque-là en particulier, euh, il dit donc ce sont des juifs et des chrétiens, ce sont des kouffars, personne ne va se faire tromper par les juifs et les chrétiens, on sait tous que ce sont des kouffars, ils disent que les jeunes bédas, hein ils, ils parlent au nom de l'islam, et donc les gens risquent parmi les musulmans, beaucoup d'entre nous musulmans vont se laisser tromper par eux, bien entendu. Ça, si les, S il y a des musulmans qui sont au courant des, des, des détails du Coran et de la Sunna, qui connaissent les jeunes pida'a, ils savent, ils savent distinguer entre le Sunni et le Muttada'a, le Salafi hein, et le Chizbi, mais la majorité des musulmans, Awam, ils ne savent pas ces détails-là, ils ne connaissent pas la différence entre le Shi'i, le Sunni, le Sufi, ils ne connaissent pas ces choses-là, la majorité des musulmans, ne sont pas renseignés au sujet de ces choses-là parce qu'ils n'ont pas étudié l'islam en détail. Et donc c'est très dangereux de les laisser, disons, euh, entendre ou écouter tout ces, tous ces gens de Donc c'est pour cette raison-là, parfois vous allez voir que, euh, par exemple, il y en a parmi les, ces hezbiyin des fois, parmi les Ikhwan et d'autres, ils vont dire, ah vous, vous, vous, faites, vous attaquez juste les, les gens qui sont des musulmans, qui parlent de l'islam et vous laissez les et les chrétiens. Parce que le danger des gens qui répandent à l'intérieur de la Ummah, au nom de l'islam, toutes sortes de déviations et de fausses informations qui déforment la réalité de l'islam, c'est beaucoup plus dangereux pour les musulmans que les ennemis à l'extérieur de l'islam qui l'attaquent et qui disent des choses. Tout le monde sait que ce sont des ennemis de l'islam. La personne qui va se laisser tromper par... Un kafir quand il insulte l'islam, mais quand c'est un musulman qui va à la télé, qui dit, Walaykum Salaam, qui dit aux gens des choses sur l'islam, ça, ça peut faire tromper beaucoup de gens, surtout si il a eu une position ou euh, une, une certaine autorité dans la société. Walaykum Salaam. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakullah, mubihamdi kashadwallah ilaha ila anta astagfaouka wa toub ilayh. Et puis, euh, donc, la semaine prochaine, on va commencer, donc, euh, le mercredi, Inch'Allah, le mercredi prochain, on commence à l'Usul al C'est une petite risale là, du Sheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, au sujet de cinq points importants qui font partie des fondements de la religion. Je vous tout à et je euh, cinq points au sujet de la religion, puis euh, non, six points, et on va lire l'explication, le charge d'un des, euh, des ulama à ce sujet-là, je